Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, les meilleures sorties de la saison pour vous tout l'été. Il y a les héros, les super-héros et il y a Hancock. Ses super-pouvoirs lui ont souvent permis de sauver d'innombrables vies, mais les dégâts monstrueux qu'il fait au passage ont fini par le rendre impopulaire. Les habitants de Los Angeles n'en peuvent plus et se demandent ce qu'ils ont bien pu faire pour mériter un héros pareil. Avec son dernier soi-disant acte héroïque, Hancock s'est une fois de plus mis à dos les responsables de la ville. Et vous avez une haleine qui empeste l'alcool. Ouais, j'ai picolé, pétasse. Je fais de la communication. Les gens ne t'aiment pas, Hancock. J'ai une tronche à m'intéresser à ce que pensent les gens. Je crois que tu perds ton temps avec ce mec. C'est quoi ça T'es un super héros, les gens devraient t'aimer. Comment on va faire pour arranger ça Destruction de biens publics. La loi est la loi, monsieur Hancock. Actuellement, il y a un procureur qui s'arrache les cheveux pour te mettre en prison. Enfin, en prison、mmh. Il ira jamais en prison. Pour les gens, q u i fais partie du décor. Tu dois te faire désirer. Il est emprisonné depuis cinq jours et la criminalité ne cesse d'augmenter. Vous avez un appel. C'est le chef de la police. Il dit qu'il a besoin de votre aide. Ton devoir t'appelle. T'es un héros. Si t'y vas pas, tu vas le regretter toute ta vie. Parfois, la vie n'est pas facile pour moi. Après tout, je suis le seul de mon espèce. Je ne me suis pas montré à la hauteur, mais je vais m'améliorer. Action, humour et effets spéciaux pour Hancock, un film de Peter Berg avec Will Smith, un DVD Sony.